Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. « Enfant, n'avez-vous rien à manger ?»« Hélas, non !»« Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent, mais ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, Il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent du pain et des poissons disposés sur des charbons allumés. « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons et quoi qu'il y eut en eut temps, le filet ne se rompit point. « Venez et mangez !» Et aucun des disciples n'osait lui demander qui il était, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le rendonna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous mêmes ceux-ci »« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »« Paie, mes agneaux. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu »« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. »« Paie, mes brebis. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Paix, mes brebis, en vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'habillais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre t'habillera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vit venir auprès d'eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il »« Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères, que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui rend aujourd'hui témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les rapportait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait.